وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ثديا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإنه خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم dus inna is umur muhdathatuha wa bid'ah wa wa 27 dans les qu'on a commencé, sur le livre al fatawa al muhimma fi tabsir al ummah eh c'est en fait une une série de دروس qu'on fait sur la position des ulama de Ahl al ahlu sunnah wal jama'ah vis-à-vis de groupe des khawarij et des gens qui suivent leur tendance aujourd'hui ما قبل أن أبدأ، يوجد نقطة أن أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تتبعون السنة من كان قبلكم شبراً بشبر، ذراعاً بذراع حتى ولو دخل جحر ضب لا قيل: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ مز على شفرة شفرة كثيرة؟ فأطّ. Jusqu'à ce que même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dedans. On dit, de qui tu parles au Messager d'Allah? Les chrétiens et les juifs? Il a dit qui d'autre? Et donc, on voit, il y a aujourd'hui, par exemple, ils ont une fête. Les chrétiens et les juifs, ils fêtent l'Halloween. Les juifs, ils ont leur propre fête d'Halloween. C'est pas aujourd'hui, c'est un autre, un autre jour, mais ils le font aussi. Ils se déguisent, leurs enfants, ils se déguisent, ils passent de porte en porte pour ramasser des, des trucs, des, des bonbons, des choses comme ça, aujourd'hui c'est la fête des chrétiens. Une fête ça, c'est une fête de, pour les morts, ou une fête de ce genre, regardez. mais c'est pas important pour nous de savoir l'origine de cette fête, est-ce que c'est une origine religieuse, ou est-ce que c'est une fête non religieuse, ça, ça n'a aucune importance, du moment qu'on sait que ça n'a rien à voir avec l'Islam. Du moment qu'on sait que cette fête, ce n'est pas le prophète Mohammed qui l'a amenée, ce n'est pas le prophète Isa qui l'a amené, ce n'est pas le prophète Ibrahim, n'importe aucun autre des, des ambias parmi les ambias d'Allah, on n'a pas besoin de savoir son origine. Aussitôt qu'on sait qu'elle ne vient pas de l'islam, elle est bâtie là. Et ce n'est pas permis pour aucun musulman d'y participer. Le problème, c'est que les musulmans. J'en ai vu encore aujourd'hui, subhanallah, des femmes avec les hijabs Qui marchent dans la rue avec leurs enfants avec des déguisements hein et alors, Ici c'est des femmes où tu des hijabs, tu te dis Ah mais ça c'est normal, elles ne connaissent pas l'islam Ou bien elles ont une foi qui est faible, elles ne connaissent pas réellement les règles de la religion Mais non, même des femmes, tu les vois avec hijab et leurs enfants avec des déguisements Et tu les vois revenir de l'école avec leurs déguisements Parce qu'à l'école il y a une fête de l'Halloween et donc ils se déguisent Et les parents, ils sont naïfs, Allah, ils croient qu'il n'y a rien et que c'est inoffensif et que c'est innocent, qu'ils envoient leurs enfants et qu'ils se déguisent de cette façon, c'est juste pour s'amuser. Comme s'il y en a certains qui disent ça, ils disent, non, ah, mais nous ça ne nous dérange pas, les sept, ce n'est pas, pas notre intention, nous on veut juste que les enfants puissent s'amuser ou des trucs de ce genre. Sauf qu'à la base c'est bas, c'est contraire à l'islam, on n'a pas le droit de participer à ces fêtes. Hein? Que ce soit des fêtes religieuses ou non. Que ce soit avec une bonne intention ou non, on n'a pas le droit de laisser nos enfants se déguiser puis de s'en aller comme ça. Le problème, on les envoie dans les écoles avec les koufars. Et puis, ces, ces écoles, dans les, les enfants dans les écoles, les, les enfants musulmans dans ces écoles, est-ce qu'ils peuvent faire la salat cinq fois quand c'est le temps de la prière, par exemple, ils doivent faire le zor, ils ne le font pas. En majorité des élèves musulmans, dans les écoles non musulmanes, quand c'est la prière de Zohr, ils ne font pas la prière. Et la prière de Asr, ils ne font pas la prière de Asr non plus. Et quand c'est l'hiver, ils doivent faire le Maghreb, ils ne le font pas non plus. Est-ce que c'est permis dans l'islam que les enfants quand ils sont dans les écoles, ils ne font pas la salat Est-ce que c'est permis ça dans l'islam Est-ce qu'on sait l'importance de la salat Il y en a qui s'imaginent que c'est pas grave ils les font à la maison le soir. Ça c'est haram de laisser sortir une prière de son temps sans excuse. Et l'école, c'est pas une excuse, une excuse valable pour qu'on laisse la prière en dehors de son temps. Que ce soit dans un pays musulman ou dans un pays non musulman, c'est pas une excuse. Les études, c'est pas une excuse. Si on n'a pas le droit de laisser la prière pour étudier le Coran, ou pour étudier les hadiths, ou pour étudier le, la, le tawhid ou la sunna, pour des études islamiques, on n'a pas le droit d'abandonner la salat, alors, qu que, alors que c'est des études qui sont des études de la religion d'Allah, et parfois ça peut même rentrer dans les obligations pour chaque musulman, c'est-à-dire si c'est les études des bases de l'islam, c'est wajib pour tout musulman, il pour chaque musulman d'apprendre la base de sa religion, et il n'a pas le droit de laisser la salat pour ça. Alors imaginez pour des, des études qui ne sont même pas obligatoires, hein, à la limite on dirait quelles sont far kifaya si tu fais tes enfants aller dans ces écoles avec les koufar et après ils font pas la prière Allah est celui qui est entre nous et eux la prière, qu'on تركها فقد كفر entre l'homme et le kufr et le shirk, ترك الصلاه entre nous et eux il y a la prière, celui qui abandonne la salat, il a mis rien et entre l'homme et le shirk et le kufr c'est la prière alors comment tu vas envoyer tes enfants dans cette école-là ils ne vont pas faire la salat. So et le CGF c'est la même chose, et l'université, s'ils sont adultes maintenant, bien entendu ils savent l'importance de la salade, so ils sont capables de le, de le faire, mais si quand ils sont des enfants, ils sont petits, ils sont dans des écoles comme au primaire et au secondaire, ils n'ont pas une force de caractère ni une personnalité assez forte pour s'imposer quand c'est nécessaire de s'imposer, et si son professeur lui dit non tu ne fais pas la prière il ne va pas oser insister pour faire sa prière, hein. de plus il risque d'avoir peur aussi de ses, de ses élèves kouffars qui vont se moquer de lui s'il va faire la prière, ou bien, bien s'il ne va pas faire la même chose que tout le monde, il va être gêné d'être différent des autres. Ça c'est la réalité qui se passe dans ces écoles. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, subhanallah, c'est nécessaire pour les musulmans de réfléchir à ce sujet-là. Charles, peut-être on va parler de ça vendredi dans la, dans la khutbah. Parce que c'est un problème grave. Et puis, quand tu vois les enfants musulmans comme ça, qui s'en vont de cette façon-là, tu dis maintenant, ils sont, ils sont petits, hein, ils savent pas. Mais dans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces jeunes-là? C'est un crime que ces parents-là sont en train de faire. Jari ma kubra qu'ils sont en train de faire pour leurs enfants. Maar, comme on dit actaronas, we gaan filo. Nee. Nee. En dan, je ziet, dan, je Nee. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Nee, Il y a, quel, a quelqu'un qui m'a dit une fois, hmm, ça ça travers, j ai, j ai entendu, il y avait un, un, un reportage une fois à la télé qui disait que dans un pays musulman, les élèves d'université, c'était l'heure de la prière, et puis le, élève, un élève qui voulait pratiquer sa religion, il demande la permission pour sortir de la classe durant le cours pour aller faire sa prière, le professeur n'accepte pas. comment Comment dans un pays musulman que c'est l'heure de la prière et que tu es obligé de demander la permission à ton professeur pour sortir de la classe pour aller faire ta prière, et les autres élèves, ils restent assis à écouter le cours alors que c'est l'heure de la salat, les « Hayya ala salat »« Hayya ala salat » ça on l'entend dans la mosquée, c'est pour qui C'est pour, pour, pour les djinns seulement C'est pour les djinns seulement Ou bien c'est pour les êtres humains aussi انصر الله afiya الله على افيا اخي خلاص ان شاء الله دونك اون فا كوما انسي دونك لو كور باسكو اون سي اون اي سورتي دو دو سوجييه Allahu Akbar. Amen, Amen. Moshe Kabarek. Subhanallah. Donc, on va commencer, euh, par explication. Euh, la, la semaine passée, on a parlé de sept roto, puis on a parlé des, des positions qu'il avait qui, qui, sont contraires à, au Coran et à la dans le cours passé, puis le cours d'avant aussi. Cette semaine, on va mentionner d'autres personnes qui ont des idées qui ont été un peu contraires, pas un peu, mais, Beaucoup contraires pour parler de la Sunnah, mais c'est juste pour dire qu'on va pas mentionner autant de choses à leur sujet qu'on a mentionné pour les deux premiers, parce que les deux premiers, Hassan Al-Banna et Qutb, c'est les plus importants dans le groupe des F1. Mais on va parler quand même de, de certains autres, comme par exemple, je voulais parler de Abul Ala Al-Maudoudi. Ok? Abul Ala Al-Maudoudi, la plupart des gens, ils le connaissent, tous les francophones d'après moi, parce que Euh, il y a, a, a ce petit livre qui était distribué partout euh, il y a, a plusieurs années, environ dix ans de ça peut-être, euh, le livre Comprendre l'Islam, parce que presque, ce livre-là était distribué à presque tout le monde en français. Mais bon, il y a beaucoup d'autres livres dans lesquels il y a des erreurs graves et bon, comme vous pouvez voir même dans le livre Comprendre l'Islam, il n'y a pas grand détail sur le tawhid et sur les principes fondamentaux de, de l'Islam. C'est juste une, une explication vraiment vague et générale de la ilhaillah. euh sans, pa, sans parler du fait que même vous trouvez des, des choses à la fin qui, qui incitent euh, ou qui euh, encouragent au ou des choses de ce genre. Mais bon, on va parler de certaines de ces paroles pour montrer que lui aussi fait partie des gens qui ont suivi cette voie parmi les voies des khawarij qui incitent les gens à se, révol à se rébeller contre. الأشخاص الذين في السلطة، في الدول، في الدول الإسلامية، يقول عبد الله المنذر، يقول الشيخ عبد السلام السحيمي، يقول: أولاً الخروج على منهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وفي كتابه تفهيمات مستنبطا من قول الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام. اجعلني على على خزائن الارض الايه ان هذه لم يقول المودودي إن هذه لم تكن مطالبه لمنصب وزير الماليه فقط بل انها كانت مطالبه للدكتاتوريه ونتيجه لذلك كان وضع سي وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع نصيري Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit Maududi euh, euh, dans son livre, comment il parle du prophète Yusuf. Salam dans son livre Tafrimat. Il dit en parlant du verset 55 dans Surah Yusuf, dans lequel euh, Yusuf dit au au au au dirigeant euh, de lui donner la responsabilité des des des euh, comment on dit, des, Des endroits où on dépose le, la, le blé ou les récoltes, c'est lui qui allait être le gardien des, des, euh, des, des hangars où on dépose la, la nourriture pour, pour bien euh, contrôler et distribuer euh, les, les, la nourriture par la suite. Allez, salam, il, dit, ça, de, quand il a dit quand il a fait cette demande, ce n'était pas uniquement la demande de la position de ministre des Affaires économiques uniquement, mais en plus, c'était une demande de dictateur, d'être comme comme d'être un dictateur, un dictatorial. Et il dit euh, le, la conséquence de ça ou bien le résultat de ça, c'est que Youssouf a été mis à euh, il a été mis dans une position semblable, énormément à celle de la position de Mussolini en Italie aujourd'hui. Donc il parle de son époque. Imaginez quelqu'un qui compare Yousuf a.s, un des prophètes d'Allah, à un kafir mulchid, hein, un égaré comme moussoulini. Donc le chef dit, « Il y a un teqasun li nabiyyin min nabiyya illa, c'est quoi Yousuf a.s. » Comment quelqu'un peut comparer un prophète d'Allah à un homme pareil Ensuite, un homme. « Comme il dit dans le kitab « في معرض كلامه عن العلماء وبعدهم عن السياسة، قال إن مهمتهم في في حياتنا الاجتماعية المعاصرة لا تعد وظيفة الفرمله في جهاز السيارة حيث يحولون أو يحولون إلى حد ما دون سرعة الحياة الاجتماعية. وك il parle des ulama dans un livre qu'il a écrit euh, qui s'appelle Wa al l'obligation des jeunes, et en parlant des ulama et de leur euh, éloignement de la politique, il dit que le, leur rôle, le rôle des savants dans notre vie sociale actuelle, contemporaine, euh, ne dépasse pas le rôle des, de l'appareil la, de frein dans une voiture, parce qu'ils essaient toujours de diminuer la vitesse de la vie euh, sociale. Donc il compare les ulama à des freins dans une voiture, et puis ça c'est dans le but de dénigrer, de rabaisser euh, les ulama. Ensuite il dit, il appelle ou il incite les gens à se révolter contre celui qui est au pouvoir, le dirigeant, et à faire des révoltes et des, des coups d'état. كيف الذي الذي نسولف تفكيرة دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدث انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استنبد به الطوائف والفجورات الذين ملأوا الأرض فسادا وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ويقول ايضا في الأسس الأخلاقية غايه الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة ذوق لشيخ عبدالسلام أبثائي فأنت ترى منادات المودود رحمه, رحمه الله باحداث الانقلابات من أجل الوصول إلى الحكم وانتزاعه من الظلمة وجعل راية الدين إقامة نظام الإمامة ومعلوم أن هذا المنهج في هذه وهذه الطريقة التي ينادي بها الموجود ليست هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمسألة المسائل عند جميع الأنبياء هي التوحيد والإيمان قال الله تعالى وما أرسلناك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذه هي المسائل ومن أجلها دار الصراء بين الأملياء والأمم الضالة وأن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس والغاية من بعثة الرسل وانزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومثل هذه المثالك التي تنادي بها المودود وغيره من الحركيين السياسيين تفسد أكثر مما تصلح. Donc, qu'est-ce qu'il dit die euh, hij de moeders van de kinderen heeft gegeven? Wat is de manier dit dans son livre van de kinderen heeft Wat is de manier die hij de moeders de la terre, gegeven? Wat is des des des hij de moeders van un coup d'état général dans les fondements du de, du pouvoir dans le monde actuel euh qui a été pris d'assaut par les les tyrans et les gens pervers qui ont rempli la terre de désordre, et il faut enlever, il faut leur enlever, il dit qu'il faut leur enlever la, la dirigeance euh, idéologique et la dirigeance scientifique, hein, il faut l'enlever de leurs mains, euh, jusqu'à ce qu'elle soit prise par des hommes qui croient en Allah et au jour dernier, qui, qui prennent comme religion la religion de la vérité et qui ne veulent pas s'élever sur la terre ni faire de désordre. Et en, ensuite, il dit dans son autre livre, Al-Usus al akhlaqiyya les fondements du comportement, il dit que le but de la, de la religion réelle, c'est quoi C'est d'établir un système de, de dirigeance ou de gouvernance qui est euh, qui est bonne et qui est droite. Il dit le chef Abdul Salam euh, as suhaymi il dit, tu vois les appels de Maududi dans, dans ses écrits. Euh, qu'il appelle à faire des, des, des révoltes, des coups d'État pour arriver au pouvoir, et d'enlever les gens injustes qui sont à, à, à cette place, et d'établir euh, soi-disant, euh, et qu'il prétend que, de, que le but de la, de la religion, c'est d'établir des systèmes hein, et, de, et de remplacer les gens au pouvoir. Et il dit le que ça, c'est clair que ce manhaj et cette voie, à laquelle appelle Maudoudi, ce n'est pas la voix des prophètes, wassalam, parce que le, le, le point fondamental et la, la, la plus grande question à laquelle ont appelé les, tous les prophètes d'Allah, c'est le Taushid, l'unicité d'Allah et la foi. Comme Allah le mentionne dans le verset 25 dans Surah al et nous n'avons pas envoyé un messager avant toi, excepté que nous lui avons révélé de dire aux gens hein, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, hein, rien ne en disant, adorer Allah. Rien ne mérite d'être adoré à part lui. Donc, c'est ça, le, le, but de, de l'appel des prophètes. Et aussi, le verset 36 dans Surah Al-Nahl, et nous, nous, nous, avons envoyé à chaque nation un messager en leur disant, où, et ils sont venus à chaque, dans chaque nation, Allah a ressuscité un messager Pour dire à ces peuples-là, ou à ces nations-là, adorez Allah et écartez-vous du Ta'out. cest n'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, s'il Et, euh, dans un autre verset, le verset 65 et 66 dans Surah Al-Zumar, Allah, il dit, et on t'a révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les prophètes qui sont venus avant toi, que si vous faites le shirk, Allah allait, être, allait rendre vos actions vaines et nulles, et vous seriez parmi les perdants. Mais plutôt adorez Allah seul et soyez parmi les reconnaissants. Donc c'est ça, voici à quoi ont appelé tous les messagers d'Allah. Et c'est à cause de cette question-là, le tawhid et la foi, qu'il y a eu la lutte entre les prophètes et leur peuple qui était égaré. Et le but réel de la religion, c'est le but pour lequel les djinns et les hommes ont été créés, et c'est le but pour lequel Allah a fait se ou à faire venir les, les, les messagers et se défendre les livres, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de rendre un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans le verset 56 dans le surat al je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc euh, toutes ces choses à laquelle appelle al-Murdoudi et d'autres parmi euh, ces activistes politiques hein, Euh, et bien en réalité ces choses-là auxquelles ils appellent font plus de problèmes, plus de désordre que de bien, parce qu'elles sont en opposition avec la des prophètes sont en opposition avec la voix des prophètes و... و... على جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات كيف ينادي بهذا مع أنه من المعلوم أن هذه الدعوة هي وهذه الثورة تهدم الإسلام وأصوله وفروعه وهذا دليل على عدم معرفة السنة من البدعة والحق من الباطل والطلاع من الهدى عند الموجود وإلا لما, طالت وإلا لما طالب الحركات الإسلامية بتعزيز هذه الثورة ولكن القوم مولعون بالسياسة وفي من أجلها كل شيء. Dans son livre, euh, dans un autre livre qui s'appelle les deux frères, les deux frères Maududi et Al Khomeini, l'a dans le sens qu'il a les mêmes idées que lui, euh, Al Maududi et Al Khomeini, Al Maududi, on, on a mentionné la citation de Al Maududi, Il dit, la, révolu la révolution de Khomeini, il dit que c'est une révolution islamique. Euh, et que ceux qui l'ont établi sont un groupe islamique. Et il dit que les jeunes ont reçu, qui ont reçu euh, une éducation islamique dans les mouvements islamiques. Euh, il dit que pour tous les groupes, les, les musulmans en général et les groupes islamiques, ou les, les mouvements islamiques en particulier, il dit qu'ils doivent venir et supporter cette révolution de toutes leurs forces, de toutes leurs toute leur capacités, et de coopérer avec cette révolution sur tous les plans. Et donc, euh, le Cheikh Abdul Salam, As-Suhaimi, il dit, pour commenter ce, ce, cette citation-là ou ce, ce passage, il dit comment quelqu'un peut appeler à une chose pareille, hein, comment quelqu'un peut appeler les musulmans à supporter cette dawa et cette révolution, Qui est, est en, est en, qui est en opposition avec l'islam dans ses fondements et dans ses, euh, dans ses principes qui en découlent. C'est-à-dire que la religion des Rafabas -e Shia, c'est une religion qui est contraire à l'islam dans les fondements et dans les applications, dans les autres détails aussi de la religion. On sait que, comme principe dans la religion, les Rafabas, -e c'est qu'ils ils adorent ou ils élèvent Euh, Ali, Al-Hassan ou al Hussein à des niveaux de divinité, ainsi que les douze imams. Euh il y a aussi le fait que euh, ils, quand ils ont des malheurs ou des détresses, eh ben, ils vont s'adresser à ces hommes-là et ils construisent sur leurs tombes des mosquées et des, euh, des oratoires des, des, des ou des dômes ou d'autres choses de ce genre, et vous voyez qu'ils vont faire des pèlerinages à ces endroits-là. puis Ils, euh, ils leur demandent des faveurs, des intercessions, des trucs de ce genre. Donc ils font le shirk. Ça, c'est le fondement de leur religion, c'est le shirk. Non. Eh, non. Ça, c'est Et après, qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font Ils insultent les sahaba. Ils les insultent, et ça, ça fait partie de leur religion. D'accord Ils déclarent les sahaba kuffar. Donc ça c'est des gens qui prétendent que cette révolution était une révolution islamique alors qu'en réalité on voit que les fondements des gens qui suivent cette cette Bid'a et cet égarement ben ils opposent la religion de l'islam. Donc le chef il conclut que ça c'est la preuve que Maudouli il ne distinguait pas entre la Sunna et la Bid'a, entre la vérité et l'égarement et donc euh, et, si il avait cette connaissance, il n'aurait pas appelé. Euh, les musulmans à supporter cette révolution-là, mais ces gens-là ils ont été euh, tellement disons, euh, c'est comme, si, comme si par exemple pour eux la, la, la politique est tellement importante, qu'ils ont dénigré ou euh, négligé tout le reste pour soi-disant des euh, raisons politiques. On va continuer, un, un autre personnage aussi qui est, un, un, qui est important dans, dans ce groupe des d'Irwan, Euh, c'est euh, celui qui, qui est connu comme étant Youssef al qardawi Youssef al qardawi il, il est très célèbre dans le monde musulman actuellement, en particulier depuis qu'il parle dans les chaînes de télévision arabes, et euh, il est presque considéré comme étant le moufti des ikhwan musulmans parce que c'est toujours lui qui cite comme référence dans leurs questions. Euh, maintenant on va mentionner quelques-unes de ses citations pour montrer sa position vis-à-vis Euh, de certaines questions qui montrent qu'il défend la position des khawarij et des Mantasila euh, au sujet des dirigeants musulmans. Il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit الثلاثية النصوصية يقصد بالنصوصية الحرفية في فهم النصوص وقد يكون عبر هذه الحركة أنها نشأت في مجتمع بسيط بعيد عن معترك أو معترك الحضارة وتغلب عليها حياة البداوه قلت فما التجديد الذي يريده القرضاوي في العقيدة والمنهج أن يريد تجديد الدين بمعنى هدم العقيده والعباده وترك ما كان عليه السلف الصالح من اهل القرون المفضله ومن تبعهم ان هذا الكلام المقصود به بالدرجه الاولى انتقاص علماء السلف عموما والعلماء المعاصرين من اتباع دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على وجه الخصوص تمهيدا لي ليقبل الناس دعوه الاخوان والسبب في ذلك هو الغلو السياسي ولذا يقول القرضاوي في كتابه أين الخلل كما أن مشكلة علماء اليوم أنهم أصبحوا موظفين لدى الحكام فهم الذين يملكون توليتهم وأزلهم ثم أليس القرضاوي موظفا لدى الحكام كل مرة في دولة من دولهم دونك Euh, le chef il dit que dans le magazine al baath al-Islami, le volume euh, ou le numéro 3, à la page 57, il dit, lorsqu'il parle de la dawa du chef Mohammed al-Wahad, il dit, euh, en parlant de cette dawa, il dit elle n'a pas connu qu ce qu'on appelle un Al-Tajdid ». Quand il parle de « Tajdid », le mot « Tajdid », la, la, la régénération ou la réformation de la religion. Ou c'est-à-dire d'extrait de, des verdicts de la charia, de la religion, des, des fondements de la religion. Donc, euh, bien entendu, les, les gens comme Qardaoui, ils jouent beaucoup sur des thèmes pareils, parce que pour eux, le tajdid, hein, la, la, la réforme de la religion et les pour eux ça veut dire toute une autre signification que celle qui est connue par, par les ulama euh, du Coran et de la Sunna. Ils jouent avec ça pour essayer de faire croire qu'on peut changer la religion avec l'époque. Souvent, c'est ça qu'ils font. Donc, il dit, il les décrit comme étant, euh, ceux qui suivent le Coran et la Sunna et la dawa du Cheikh Mohammed al-Wahhab, il les décrit comme étant une salafia nosousiya. Ça, c'est une autre, une nouvelle euh, de, catégorisation des, des salafis. Il les traite de salafi nosousiya. Et c'est quoi un nosousiya C'est un le mot nosous, c'est les textes de la Révélation, comme les textes du Coran et de la Sunna, donc ça c'est qu ce qu'on appelle nos sources. ok, c'est les textes de la Révélation. Donc il dit que nous sommes des Salafis, nos sources. c'est-à-dire on se réfère au texte, et lui il explique ça en disant qu'on est des gens qui, ça veut dire des gens qui se réfèrent littéralement au texte du Coran et de la Sunna, et il dit que l'excuse ou la raison de ça, pourquoi c'est ce mouvement, le mouvement de et de, de, de, de cette façon-là, c'est parce que, peut-être, parce qu'elle est, euh, elle a, elle est commencée dans une société qui était simple, loin de, de la civilisation, et donc, euh, elle a, le, le, le côté bédouin de la société a pris le dessus sur sa, sa, sa nature, et donc c'est pour ça. En voulant dire que, elle est, c'est des gens qui retournent pas à la philosophie, qui retournent pas à la, aux, aux choses modernes, à la mentalité des, du monde occidental, et donc à cause de ça, c'est des gens qui sont pris dans les textes de façon littérale, hein, et qui et ils interprètent donc la religion de façon littérale. Tandis que nous, on interprète à la lumière de nos philosophies occidentales et autres, et donc on veut rénover ou changer la religion pour qu'elle soit en accord avec la vie des gens d'aujourd'hui. et donc Comme commentaire à ça, Yanni, parce que de traiter la, la, la da'wah ou de traiter le fait de suivre les textes, littéralement, de traiter ça comme étant euh, une caractéristique bédouine ou que ça a un lien avec la vie des bédouins, Yanni, c'est comme si tu, tu insultes l'islam en entier Yanni, en disant ça. Parce que même le prophète à son époque, hein, il était très loin des, des grandes, des grandes soi disant civilisations perses ou romaines. Euh, Et il y en a certains qui ont même osé dire qu'on n'est plus à l'époque des chameaux et des trucs et des ânes et donc on ne peut pas suivre l'islam aujourd'hui. Donc c'est comme essayer de dénigrer même le prophète Salaam et les Sahaba et l'islam en entier. Donc la religion d'Allah, c'est une religion qui est universelle. Peu importe l'endroit où l'époque dans laquelle elle a été révélée, eh bien elle est quand même valable et applicable comme elle a été révélée jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au jugement dernier, comme on dit. Donc le chef, il dit que cette façon de voir le tajdid hein, par Qardawi, il dit de quel tajdid parle-t-il Est-ce qu'il y a un tajdid dans l'Aqidah et dans le Manhaj Est-ce qu'il veut un tajdid de la religion dans le sens de détruire la l'aqida et l'adoration, et d'abandonner ce que suivaient les salafs salih, et les gens qui étaient dans les trois premiers siècles préférés, et de ceux qui les ont suivis. Hein, donc c'est ça en réalité, on voit exactement que c'est ça, c'est la réalité de à quoi il appelle. Il dit que cette parole, quand il dit cette parole-là, de qui il parle en premier il essaie de rabaisser en premier les ulama, parmi les ulama des salaf en général, puis les ulama d'aujourd'hui qui suivent la dawa du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab euh, en particulier. Euh, et pourquoi il fait ça il délig... Pourquoi il rabaisse ou il essaie de dénigrer euh, les ulama qui suivent cette dawa C'est pour inciter les gens à accepter la dawa des Ikhwan. Et parce qu'il est un, une personne qui exagère dans, la, dans les questions politiques. Qardaoui, euh, il dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Ayman al-Khalam, euh, il dit que le problème des ulamas d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus des employés chez les dirigeants, hein, et c'est les dirigeants qui décident euh, qui est, euh, qui, qui prend leur place et qui ils enlèvent. C'est les dirigeants qui, soi-disant, décident qui est à la position d'un savant et qui n'est pas dans cette position-là, et euh, le Cheikh Abdel al-Salam il pose la question, est-ce que Al-Qardaoui lui-même n'est pas un employé chez les dirigeants à chaque fois dans chacun de ces pays, parmi les pays où il va travailler, donc il est dans la même situation, pourquoi il accuse les autres وَقَالَ سِكِتَابِهِ wa وَطَارِيَةٌ Un livre qu'il a écrit, al qui s'appelle wa وَطَارِيَةٌ ولهذا لم يكن القائد الداهي الشجاع عبد الرحمن بن الأشعف القيسي يعلن ثورته على الحجاج وبني أمية ويضحف بجنوده على العراق حتى انضم إليه كثير من أهل العلم والدين وفي طليعتهم سعيد بن جبير وعامر الشعبي والمطرف بن عبد الله الشخير قلت هذه الدعوة للناس وللعلمة للثورة hij de buurtlanden, en de khawarij. een appel pour que les gens, en général, fassent des révoltes dans leur pays, en qu'ils se révoltent contre leurs dirigeants, pour faire de bidden van de khawarij. Hij doe een andere citation, zegt, dans son livre Ayn al-Khalal, ik zie dat. مواقفه الفكرية خلال مراحل حياته الحافلة وانتقل من مجرد اديب ناقد مبهور ببلاغة القرآن مرحلة التصوير الفني ومشاهدة القيامة في القرآن أو مشاهدة القيامة في القرآن إلى كاتب إسلامي يدعو إلى عدالة الإسلام ونظامه للحياة ومرحله العداله الاجتماعية والسلام العالمي في الإسلام ثم إلى داعية حركي له أفكاره الخاصة في منهج التغيير ونظرة ونظرة والنظره إلى المجتمع والدعوة إلى العقيدة بدل الدعوة إلى النظام وهذه مرحلة مرحلة معالم في الطريق والطبعة الثانية من الظلال وقد ذكر هو ذلك is yani, so de لبعض تلاميذه فقال له احدهم اذا انت لك مذهبان قديم وجديد كالشافعي قال نعم ولكن الشافعي غير في الفروع وانا غيرت Hein, dans plusieurs périodes de sa vie, il a changé de différentes, de, euh, il a souvent changé de, de, de position idéo, sur, au, au plan de ses idéologies. Hein, au début, il, il, a, il a commencé par être un simple écrivain, un simple auteur, hein, qui euh, était ébloui par euh, l'éloquence du Coran. Donc, à cette, à cette période-là, ou à cette étape-là, il a écrit des livres comme at taswir al-Fanni" en Mashiachid al-qiyam af al-Qur'an, puis donc ensuite il est, il est passé de cette étape-là à devenir un écrivain euh, islamiste qui appelle à la justice islamique soi-disant et à, euh, au système islamique dans la, dans la vie. Et ça s'est exprimé, on retrouve ça dans sa période où il a écrit les livres la justice sociale et la paix universelle dans l'islam, euh, puis ensuite il, il, il a passé à une autre étape qui est l'étape d'un prédicateur, soi disant islamique, euh, activiste, qui a ses propres idées, son propre manhaj pour transformer ou changer la société, euh, qui a sa vision de la société et qui appelle à une aqidah. Au lieu d'appeler à un système. Et ça s'est exprimé dans les, la période où il a écrit les livres Maalim Fatah et euh, la deuxième édition de son tafsir Avvail. Et euh, il a mentionné que, il a mentionné à son sujet que certains de ses élèves euh, lui avaient demandé Donc ça veut dire que toi tu avais eu deux madhhabs dans ta vie, tu avais deux positions, une ancienne et une nouvelle, comme l'imam al Allah. il a dit oui, sauf que l'imam le, le, la... al shafii lui il a uniquement changé dans les fourreaux, dans les questions de fiqh hein, et les questions qui ont rapport avec les choses qui découlent des fondements de l'islam, tandis que moi j'ai fait des changements in de fundamenten, in de basis van de religie. En de sheikh Abdusalam As-Suhaimi il-komand subhanahu passage taala, hij zei: "Nagm, inna sayyid qutub ghayra fil usul, fa'hiya fikra fikra al-khawajj, min tghirhi fil usul, wa min tghirhi fil usul, anhu nala min Nabi Allah Musa wa wasafahu bil-Asabi wa nala min bagh a-shab Nabi sallallahu wa sallam ووصفهم بالغش والخداع والكذب والنفاق وأحيى القول بخلق القرآن والحلول والجبر وقول بوحدة الوجود وتعطيله لبعض صفات الله وعدم قبول أخبار الآحاد في العقائد فكيف يقول عنه القرداوي هذا الكلام ويمجده هذا التمجيد مع أنه القرضاوي قال عن سيد قطب في اولويات الحركه الاسلاميه في هذه المرحله ظهرت كتب سيد الشهيد سيد قطب والتي تمثل المرحله الاخيره في, في تفكيره والتي تنضح بتكفي بتكفير المجتمع واعلان الجهاد الهجومي على الناس كافه هذا من تبادل الأدوار الادوار كما يقول الصاوي Donc, le chef, il dit, oui, certes, cet kutub, il a changé dans les fondements. Et c'est pour ça qu'il a fait revivre les pensées des Khawarij, et qu'il a changé également, parmi les choses qu'il a changé dans, dans les fondements, euh, qu'il a insulté le prophète Moussa, et qu'il l'a décrit comme étant un homme, euh, un homme, euh, nerveux et cholérique. Et il a également attaqué les sahaba du Prophète sur en les décrivant comme étant des euh, des gens qui, qui euh, il dit que décrivent les, les compagnons du Prophète sur comme étant des gens qui ont du riche, hein, de, de la tromperie, hein, de, de la trahison, du mensonge et de l'hypocrisie. Et il a il a dit que il défend l'idée que le Coran est créé et il, il appelle à, aux idées de Hulul, Allah rentre dans l'être humain, et al jabr cest c'est-à-dire que l'être humain est, est, n'a pas de volonté, n'a pas de capacité, il est, il est obligé de faire ce qu'il fait, et que donc, il, y a, il est comme les Djabri, hein, ceux qui qui, qui, qui dit que l'être humain n'a pas de liberté dans sa façon d'agir, il, il défend la position de wahdatul wujud, que tout ce qui existe c'est Allah et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, ça c'est dans le tafsir de Surat al ikhlas tu lis dans le tafsir qu'il a écrit, il a le Coran. regarde dans le tafsir Surat al ikhlas tu trouves Wahdat al-Wujud, il, il dit qu'il y a juste Allah qui existe, et que tout ce qui existe en dehors d'Allah c'est pas réel, ça n'existe pas. Donc c'est la pensée, exactement la pensée des, des égarés parmi les soufias qui appellent à cette idée de Wahdat al-Wujud. Comment il a déformé la, la réalité ou nié la réalité des attributs d'Allah Il n'accepte pas les ahadith ahad dans les questions d'aqidah. Et il parle donc de toutes ces choses-là dans ses livres. Donc comment un Qardaoui peut glorifier ses protopes de cette façon et parler de lui de cette façon Alors que lui-même, C'est lui-même, il a mentionné dans son livre, Aulawiyat, al la al islamique dans ce livre-là, il dit que la dernière étape de cette auto, c'était qu'il a déclaré euh, toutes les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de Kouf et que c'était obligatoire de faire le djihad contre elles. Donc, comment il peut les glorifier alors que lui-même, il sait que la réalité de c'est une réalité qui est contraire à, à, sur le plan de, du Takfir et des choses de ce genre. Euh, on peut mentionner aussi comme exemple, euh, de personnes qui ont un Manhaj qui est dévié aussi, qui fait partie de, qui suit un peu la tendance des rois, euh, et même qui, qui a en fait, euh, qui, on peut dire que c'est un des gens qui suivent cette voie aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée, comme par exemple, euh, quand on explique les, les positions et les erreurs de certains parmi les, les gens qui sont euh, connus comme étant des écrivains ou des auteurs ou des duats qui appellent à l'islam, quand on mentionne leurs erreurs, il y en a qui. Il y a des frères comme qui disent souvent, comme, comme le frère il dit, comme hein, pourquoi on perd notre temps à lire qu'est-ce que ces gens-là ont dit ou ont écrit. C'est mieux de se concentrer sur l'apprentissage de notre religion, puis d'écouter et d'apprendre les bases de l'islam et tout ça. C'est vrai que c'est vrai que euh, c'est important d'apprendre l'islam et les fondements de l'islam, mais en même temps aussi de montrer les égarements et les déviations de ces gens-là, c'est important et c'est nécessaire. Pour moins quelques personnes le, font, le fassent. Pourquoi Parce que il y en a encore beaucoup de musulmans qui ignorent euh, les erreurs de ces gens-là et qui se font tromper par la réputation que ces gens-là ont. Et donc, ils s'imaginent qu'ils sont sur le droit chemin et ils ne savent pas les égarements qu'ils ont dans leurs livres. Ils sont morts, mais leurs livres sont encore là. Et leurs leur, euh, idéologies continuent à circuler parmi les musulmans. Et ça, ça. En réalité, même si. Euh, ils sont plus présents, mais ça, ça fait reculer les musulmans de plus en plus. Pourquoi Parce que ces gens-là les égarent du droit chemin, les éloignent du droit chemin. Donc, le fait qu'il y ait certains savants dans, les, dans les, le monde musulman qui prennent de leur temps pour répondre à ces erreurs-là et pour clarifier ça pour les musulmans, c'est très important qu'il y en ait une catégorie qui le fasse. Et ça, les élamans ont dit que ça fait partie de qu'est-ce qui est farqīfaya. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire que tous les ulama dans la homma fassent cette chose-là, mais au moins qu'il y en ait quelques-uns parmi les ulama qui s'attaquent à ces choses-là et qui prennent de leur temps pour expliquer ça. Comme ça, c'est comme si, disons, ils nettoient la société. Oui, c'est ça. C'est comme dans notre corps, on a des globules blancs. Hein, qui s'occupent de, de manger les, les, les, les bactéries, et puis les virus et les trucs comme ça. Eh ben eux, c'est comme ça, c'est ulama qui, sont, qui ont cette tâche de corriger les erreurs, de avertir les musulmans contre les problèmes. Eh, et, et puis, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que quand ces ulama veulent faire leur travail et expliquer aux musulmans le danger de certaines idéologies, eh ben il y en a d'autres musulmans qui se fâchent. Et qui disent non, il faut pas parler d'eux, il faut pas dire euh, qu'est-ce que ces gens-là ont comme erreur, parce que bon, euh, il faut se concentrer sur d'autres choses et des choses de ce genre. Mais en fait, c'est parce que des fois, euh, ils n'ont pas compris le, la raison pourquoi on fait ça et pourquoi on parle de ces gens-là. Non. Euh, L'important, c'est quoi C'est qu'il y aura toujours, alhamdulillah, des ulama haq qui défendent la vérité omdat de prophète a dit: Laat tezal u t'aïfatum Laat Il a toujours une groupe, un groupe dans la umma qui sont sur le hak, qui sont sur la vérité. En même ceux qui veulent s'opposer à eux, ou les contredire, ou les nier, ou autres, ils ne pourront jamais leur nuire. Hein, et ils vont rester jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc ça veut dire que Il y aura toujours un groupe de la Umma qui sont la vérité, peu importe l'égarement dans lequel peut être la Umma. Hein, peu importe les firaps et les gens de Balal, et peu importe qui peut exister. Walaykum As-Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, euh, on va parler d'un autre qui s'appelle Abdurrahman Abdul Abdul Abdurrahman Abdul Khalik, c'est un des, des, euh, des gens qui euh, fait partie de cette mouvance aussi, qui est Abdul c'est un Égyptien, ok? c'est un Égyptien qui sort de l'université islamique de Médine et malheureusement il a suivi un manhaj parmi les par exemples des malhaj des gens de, euh, de, de Khawarij, des gens de Dala. Et euh, ça c'est en même temps pour nous faire comprendre que c'est pas toute personne qui est graduée de l'université islamique à Médine. Et qui a un diplôme de l'université islamique à Médine pour dire que ça, ça veut dire que c'est un sanafi, et qu'il est sur le Qur'an et la sunnah et la compréhension des salaf salih. Parce qu'il y en a beaucoup parmi ces gens-là qui sortent de cette université et ils utilisent leur diplôme comme si c'était, euh, disons, pour se donner une crédibilité, pour dire qu'ils sont corrects, alors qu'en réalité, dans leur darwa et dans leurs idées, on voit que c'est des gens qui ne sont pas sur la voie des salaf salih. Donc, c'est pas ça c'est dû au fait que souvent, il y a des gens quand ils rentrent à l'université déjà en partant, ils ont déjà des idées préconçues qui sont opposées à la Darwa, qui sont opposées au Coran et à la Sunna. C'est ça, quand il arrive et dit j'ai un diplôme de l'université, ça les gens ils vont dire ah mais ça y est il est correct, il est bon, hein? alors qu'en réalité il cache toutes sortes d'idées autres que ça. Bon. Maintenant, euh, Abdurrahman euh il fait partie de, des gens qui sont au Koweït, il vit au Koweït, et puis il est rentré même dans le Parlement au Koweït, qui est rentré dans les trucs de démocratie. Puis euh, il a un groupe qui s'appelle Yamaïa Tura, et ce groupe-là, il euh, distribue de l'argent dans des différents pays musulmans pour aider soi-disant des causes islamiques. Toutefois, en échange de ça, euh, il demande Des, aux, aux gens à qui ils donnent de l'argent de les suivre et de respecter euh, certaines de leurs conditions et de leurs règles euh, dans leurs euh, dans leurs idéologies ou autres. Donc ils ont une forme de qui supporte la Hizbiya, qui supporte les différents groupes et les différents partis et qui, différents, qui défendent aussi euh, les groupes de parmi les groupes de Khawarij et autres die uh, zich pretenden uh, en aan fin het de jihad in de landen van de muzulmanen actueel Dus, wat zegt hij in zijn boeken? Hij zegt, alluhufi bihad en ne hukat kamat mejmua ukra, minna ladyna fi min akta of of Euh, il dit quoi? Ici on voit dans son livre Tambiehat Wuta'qibat à la page 11, il dit qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris comme menhage le fait de rassembler tout ce qu'ils qu pensent être des erreurs de chaque savant et de chaque il euh, y a les ceux qui appellent à l'Islam ou de chaque part les étudiant, euh, et de les faire diffuser parmi les gens pour éloigner les gens de ces, de là et pour les avertir contre eux et ils ont appelé ce manhaj le manhaj des gens de la Sunna pour dans la critique des gens ou pour critiquer les certaines personnes et euh, Cheikh amdus Salam al-zik. il fait un commentaire à ce sujet, die il dit op de geleerden de Sullna van vroeger, en hij is de antiekadon voor de manier de recht, is geraagd op de geleerden de hij is de antiekadon voor de de die is de de is de manhaj, is de de qui ont toujours réfuté les gens de bid'ah, et qui ont toujours répondu aux gens qui amènent des bid'ahs dans la religion. Maintenant, euh, lui, qu'est-ce qu'il prétend, c'est que, que ceux qui font ça, ce n'est pas correct, qu'est-ce qu'ils font Il ne faut pas critiquer ceux qui font des erreurs, il ne faut pas parler contre ceux qui font des choses qui sont contraires à la sunnah, il faut les laisser soi-disant euh, parler et faire qu ce qu'ils veulent, la liberté. Mais, Et comme euh, d'autres ont l'air expliqué, beaucoup d'ont l'air expliqué, que de critiquer les gens qui amènent des innovations et, qui, et des, des contradictions à, à l'islam, il faut les dénoncer et montrer les erreurs qu'ils ont faites et avertir les musulmans contre ces erreurs-là pour pas qu'ils tombent dans ces erreurs-là eux aussi. Bon, euh, Mais bien entendu, ceux qui ont des erreurs, ça leur fait pas plaisir. S'ils ne sont pas sincères... Ça leur fait pas plaisir, parce qu'ils veulent rassembler les gens autour d'eux. Mais celui qui est sincère pour Allah, et qui appelle les gens à l'islam et à la sunnah, quand on lui montre son erreur, au lieu d'être fâché, lui il est content. Il dit Alhamdulillah, parce qu'au moins celui-là il m'a fait voir que je m'étais trompé, et il va me permettre de revenir à la vérité. Mais celui qui ne veut pas suivre la vérité, il s'énerve. Et imaginez, c'est comme un corps qu'il n'y a pas de globules rouge, qu'il n'y a pas de système immunitaire, hein, ben n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, n'importe quoi qui rentre dans, dans ton corps, eh ben il va le nourrir, il va le rendre malade, même il va le tuer. Une petite grippe, un petit rhume, n'importe quoi, n'importe une coupure, tu vas mourir avec, à cause d'une infection. Et eh ben eux, ils veulent que l'Islam soit comme un corps sans système immunitaire. Et le système immunitaire de l'Islam, c'est les ulama qui défendent, qui sont aux frontières disons, de, de l'islam et qui, avec les preuves du Quran et de la Sunna, réfute toutes les innovations et les mensonges et les faussetés que certaines personnes essaient de faire introduire dans l'islam. Hein, parce qu'il y a eu, depuis le début de l'islam, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui essaient d'entrer à l'intérieur de l'islam pour essayer de la corrompre à l'intérieur et de transformer la réalité de cette religion au nom de l'islam. Donc s'il n'y avait pas eu à travers l'histoire des ulamas, des imams qui vont défendre la réalité de la religion et réfuter ces égarés-là, eh bien aujourd'hui il n'y aurait plus d'islam. Et c'est pour ça que, euh, alhamdulillah, ça c'est le malhege de tous les ulamas parmi les imams, des salaf jusqu'à aujourd'hui. Le chef, il dit, ensuite il donne un autre exemple, il dit « quand la fille li لبعث الأمة الإسلامية إن دولنا العربية الإسلامية والإسلامية بوجه عام لا لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية أما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب والشرق. Dus dat is in zijn المستورده hij zegt dat ما قاله donc ça c'est dans son livre il dit que nos pays arabes islamiques en general il pas l'ombre de la Sharia Euh, excepté pour qu ce qui a rapport avec les affaires personnelles, les trucs, les, les, les affaires personnelles. En ce qui concerne les interactions euh, économiques ou les transactions économiques euh, et les lois politiques et euh, internationales, il dit que nos pays, tous nos pays, sans exception, sont tous soumis à des euh, législations occidentales et orientales. Euh, Il dit de même que les lois euh, pour les crimes euh, de comportement et les punitions, tout ça, il dit que c'est importé d'un extérieur, jusqu'à la fin de ce qu'il dit. Et il dit quoi Il dit « Hada takfirun li duwalin wa shu'umbin wa ta'alibin ala al khuruj ittiba'an bi manhaji sayyid Qutub, wa liza lam yastasni baladan min al-buldan al-islamiyah, mithluhu mithlu sayyid Qutub. » Il dit que ça, c'est sa façon d'appeler les gens à, à faire le tekfir des pays musulmans et des peuples musulmans, et d'appeler les musulmans indirectement à se révolter et à prendre la, la, à, à sortir contre l'autorité des dirigeants des pays musulmans, de la même façon que le faisait cet auto. Et il n'a pas ex, excusé, hein, il n'a pas fait d'exception pour aucun parmi les pays. Islamique. La même chose que c'est ce a fait, c'est-à-dire qu'il généralise tous les pays, sans exception. Même l'Arabie Saoudite, pour lui, ce n'est pas un pays islamique qui applique la charia. Après, il dit il dit, il dit, وأما حكم التعدد, التعدد للجماعات الإسلامية فالحق أنه راجع لطبيعة الجماعات واعلامها وظروف المجتمعات التي تعيش فيها، فالمصلحه الشرعية تحتم أحيانا التعدد في المجتمع الواحد وتحتم أحيانا التوحد والاجتماع وتجيزه أحيانا أخرى، وهذا لشيخ الزيد عبد السلام الكومان فاضلها هذا. <truits> Donc, il die in zijn er Ashura, euh, Fizil verschillende groepen, verschillende partijen, verschillende partijen. in dat er is niet dat hetzelfde Het à où ça retourne à la nature de chaque Jamaat et des gens qui sont à la tête de ces Jamaats et des, des des contraintes ou des situations des différentes sociétés dans lesquelles ils vivent. Il dit que parfois euh, l'intérêt ou le, le bien c'est qu'il y ait différents différents parties dans une seule société et parfois le bien c'est euh, qu'il y ait un seul groupe et une seule union des gens. Donc c'est comme s'il essayait de dire que le fait que les, les groupes et les partis musulmans soient tous unis et qu'ils qu soient un, ça ça revient à une question qui a rapport avec Al-Maslaha. Et le cheikh euh, Abdul Salam, il commence ça en disant que les preuves, il dit que ce qu'il dit, c'est en opposition avec les preuves du Coran et de la Sunna parce que les preuves du Coran et de la Sunna indiquent qu'il est obligatoire pour les musulmans d'être unis et de ne pas se diviser, et d'être un seul groupe, une seule jama'a et non pas plusieurs jama'a. Donc c'est pour ça qu'on voit que son idée elle est fausse. Et euh, il y a d'autres livres qu'il a écrit aussi dans lesquels il fait l'apologie la, de, des, des groupes et des partis islamiques. Okay Et il défend que chaque groupe a le droit d'exister, puis, même s'ils ont différence, des différences entre eux, et qu'ils ont chacun un chef différent, qui, prenne, qui prend, chaque groupe prend une bay'ah, puis, euh, ils ont tous des malahitch différents, et lui, il excuse ça, et il dit que c'est permis. Donc ça, c'est contraire au fondement de l'islam. et Cheikh Rabia, Cheikh Rabia Nuhari, il a écrit plusieurs livres pour répondre à Abdurrahman Abdul khaliq parmi eux, jama'at euh, Donc, on vous indique qu'il y a juste une seule Jamaat et non pas plusieurs jama'at Et quand vous regardez, par exemple, dans les textes du Coran et de la Sunna, vous voyez toujours l'obligation que les musulmans soient unis hein, et qu'ils soient une Umma waqida et khalijatul waqid. Et quand le prophète Hassan parle du terme Jamaat, il l'utilise toujours au singulier, jamais au pluriel. Ça, ça indique que tous les musulmans ne forment qu'une seule jamar, hein, et que dans un pays musulman, les musulmans ne doivent pas se diviser en différents groupes et en différents partis, mais ils doivent tous s'unir ensemble autour de leurs dirigeants, hein, et former un seul groupe, hein, Et c'est ça l'obligation pour les, euh, pour les musulmans. Et ils n'ont pas le droit de se, de, soi-disant de, de se diviser en partis et chaque partie essaie de Enlever celui qui est au pouvoir de sa position, puis d'essayer de le remplacer par quelqu'un de son groupe à lui. C'est ça ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans, et c'est ça qui divise oumma sur le plan politique et sur le plan, euh, sur plusieurs autres plans aussi. Sans compter la religion, rien. Après, le chef ici, il dit, نملك, ش... نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق, م... وطرائق معاملاتهم وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا Donc, ça c'est la façon comment il parle des ulamas et comment il se moque, en fait, des ulamas. Et il dit, aujourd'hui, on, on possède des chouïours qui ne comprennent que les détails de l'islam, les choses superficielles de l'islam, comment il utilise le terme kouchour, hein, et c'est comme la pleure c'est n'est pas le cœur, c'est juste quest ce qu'il y a à l'extérieur, et il dit euh, qu'ils comprennent juste l'extérieur ou les choses, les détails de l'islam, <coughs> et ils sont encore dans des, dans des époques euh, pas assez anciennes, alors que la vie actuelle, la vie des gens a changé, et la façon, la, les façons d'interagir entre les gens ont changé. donc euh, À quoi servent des savants de la charia que si on les appelle à faire le djihad ou à prendre les armes, ils répondent en disant, euh, non ça ce n'est pas de, des affaires, ou ce n'est pas de la, du, du, du rôle des gens de, de la charia ou des hommes de la charia. Euh, nous on est uniquement capable de faire les fatwas dans qu ce qui est halal et dans qu ce qui est haram, et de parler des menstruations Euh, et du sein des, des femmes après leur accouchement et de parler du divorce. Donc, ça c'est ce que lui dit. Donc, c'est comme il dit ça pour essayer de, de se moquer, de dénigrer les ulama pour dire que eux les ulama ils parlent juste du sein des femmes et des, des questions de divorce et de halal et de haram. Et donc, ça c'est sa façon dont il parle. Pourquoi Parce que il n'a pas trouvé des ulama qui vont faire des fatwas dans les questions qu qu'il qu veut lui cest que quand il pose des questions aux ulama sur, les, sur des sujets comme le djihad, ou des choses de ce genre, il voit que les ulama ne répondent pas comme lui il veut, hein et les ulama ne lui, dit pas, ne lui répondent pas en disant, oui, ce que vous faites c'est bien, c'est ça le djihad, non, les ulama ils le, ils le refutent, alors lui, étant donné qu'il qu voit que les ulama sont contre lui, il essaie de leur répondre en se moquant d'eux, et en, les, en essayant de les rabaisser en disant que ils ne sont donc que pour faire des fatwas, les questions de menstruation. et des... Ils il y des des des waarbij de mensen die in de wereld leven, maar die niet in de wereld leven, maar die in de niet in de wereld leven, maar die in de wereld de die dans la dans, le comportement, dans, la, dans Ouais, et dit dans le dans, la, dans le courage et euh, dans la façon de comprendre les méthodes de, de, de, de ruse et comment les gens parlent, attaquent l'islam. Euh, on ne veut pas cette catégorie de lalims qui vivent avec leur corps à notre époque, mais qui dans leur esprit et dans leur fatwa, ils vivent encore dans des dans des époques du passé. Bien sûr qu'ils se trompent. Parce que les ulama, ils vivent à notre époque, et quand ils font des fatwas ils font des fatwas des par rapport à l'époque dans laquelle ils vivent selon les bases du Qur'an et de la Sunna. Et en même temps, ils connaissent les ruses et les plans et les complots, qu'est-ce que les koufars font contre l'Islam et contre les musulmans. Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est que lui, il essaie de rabaisser les ulama et de s'élever lui-même. pour essayer Oui, pour se donner l'importance, pour dire, moi je suis ce, ce genre de d'ulama qui sont comme ça, et les autres voici ce qu'ils sont. Alors que lui-même il a étudié avec ses ulama, comment il peut parler de cette façon de ses professeurs hein? Donc Et il meurt à leur sujet parce que c'est pas vrai qu'ils sont de cette façon-là. Tu, tu vois Et c'est pour ça donc, euh, oui c'est ça la mouvance des, des gens de Hijra de Takfir, la mouvance des ikhwan muslimine, la mouvance ces gens-là, c'est toujours la même méthode, hein? et les socialistes, et les communistes, et tous les autres, ils se moquent des ulama, et ils essaient de rabaisser les ulama, comme les gens à l'époque des prophètes, ils, se, ils essaient de se moquer des prophètes, et de rabaisser les prophètes parce qu'ils appelaient Allah, ilaha, Allah. Donc il n'y a pas de différence aujourd'hui entre ceux-là et ceux-là. Euh, Vous voyez? Il est essaie... non, lui, il est en train de dénigrer des ulama, parce que, comme j'ai expliqué, Abdurrahman Abdur même beaucoup de, beaucoup de savants l'ont réfuté Abdurrahman Abdur mais lui, il se dit salafi. Toi, hein, et alors qu'il dénigre les ulama, celui qui dénigre les ulama, il contredit la voie des salafis parce que celui qui suit l'exemple des salafs il respecte les ulama et non malgré ils se trompent mais que, que mais qu se trompent ça c'est quand ils se trompent on les respecte hein, et on les, si on est capable de leur montrer l'erreur on leur montre avec les preuves mais même mais même quand ils ont raison là, là dans, dans le cas où ils ont raison lui il invente et il essaie de dire qu'ils ont tort même dans ce qu'ils ont raison donc ça c'est Exactement. Exactement. Il se moque. C'est pas la méthode dont. La façon dont il parle, c'est pas du tout la méthode d'un savant de l'islam. Mmh. Donc, euh, En tout cas, il y, y a aussi euh, Mohamed Surour, Mohamed Surour, euh, celui qui est à la base du groupe des euh, Sorouria euh, en, en Arabie Saoudite. Okay, Mohamed Zain Abidin Souro, c'est un Syrien d'origine qui a vécu, c'est un des gars des rouen musulmans et il, il, il, il s'est réfugié en Arabie saoudite. Hein, puis euh, après, il s'est enfui de l'Arabie saoudite et est parti euh, en, en Angleterre. Et là, c'est là-bas qu'il qu qu est depuis un bon, un bon moment. Puis, il a publié des magazines, il faisait de la publication des magazines comme le magazine euh, as -as Sunna. Et un autre magazine qui s'appelait. Al Bayad, avec une autre personne aussi. Et euh, dans ces magazines, il explique, il parle de politique. Hein. Imaginez, un magazine qui s'appelle Asunna, et il ne parle que de politique dedans. Ok Et euh, dans ces magazines, qu'est-ce qu'il fait Il parle contre les dirigeants musulmans. Comme il mentionne ici, le euh, cher, une citation dans son magazine Asunna. Euh, Le, le numéro 26, l'année 1413, il déclare les, les, les dirigeants comme étant tous des koufars sans exception. C'est une, une citation qui est un peu longue, mais bon, je peux en lire un passage. C'est que il y a des, maintenant il y a beaucoup d'Ikhwan, des gens qui suivent cette tendance d'Ikhwan euh, en Arabie Saoudite, et il y a des gens des musulmans et des non-musulmans qui s'imaginent que tout ce qui sort de l'Arabie Saoudite c'est qu ce qu'ils appellent soi-disant des salafis, des wahhabis, hein? Et alors que en réalité hein, les waha, le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, c'est un salafi, un des imams parmi les imams des salafis, mais, euh, mais ils ne savent pas qu'il y a des gens de Pédra aussi qui appellent à d'autres choses que cette dawah et ils essaient de faire la confusion justement. De ce fait-là, du fait qu'il y a des gens qui suivent le manhage des ikhwan, les musulmans en Arabie Saoudite, et ils essaient de faire passer ça sur le, ils essaient de faire passer, qu'est-ce qu'ils font, sur le dos des Salafis. Pour dire, ah, c'est des Wahhabis, ou c'est ça? Alors, euh, ils se sont infiltrés, comme tu dis, en sourdine, hein, par en dessous, pour essayer de, d'influencer le plus de monde possible. Parce que quand ils sont rentrés, les Irwanes, quand ils sont, sont enfuis d'Égypte, sont rentrés en Arabie Saoudite, et là-bas on les a accueillis et ils ont pris certaines positions importantes dans l'éducation et dans l'enseignement. Mais eux, au lieu d'être reconnaissants de ça, ils en ont profité pour répandre leurs idéologies par en dessous et d'essayer d'éduquer les jeunes à la révolte et à la rébellion contre les gens qui sont au pouvoir là-bas, et à déclarer que ces pays-là, tout comme les autres pays musulmans, sont des pays de coffre. Donc, euh, bien, ça c'est leurs idée. Et là, il mentionne sa citation dans ce livre-là, euh, il dit par exemple, euh, il, il parle des pays musulmans, puis il, il décrit ou il fait une image de la société ou euh, des dirigeants en mettant Bush au-dessus, puis après il essaie de montrer que tous les autres pays, les dirigeants des pays arabes sont tous sous... Bush, et puis ouais, ils sont contrôlés par Bush. Et après en dessous, il y a les ministres, etc. Et en dessous de ça, il y a les employés des ministres. Ça c'est Mohammed Zainabu Zinssoror, c'est ce qu'il dit à ce sujet, ouais. Donc il dit, هذا وللعبودية طبقات سبس لطولد صرور عندما الطبقة الأولى يرتابع على عرشها رئيس الولايات المتحدة بوش وقد يكون غدا كلينتون والطبقة الثانية هي طبقة الحكام في البلدان العربية وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضرهم بيد بوش ولهذا فهم يحجون إليه ويقدمون إليه النظر والقرابين. والطبقة الثالثة حاشية الحكام العرب من الوزراء والوكلاء والوزارات وقادة الجيش والمستشارون فهؤلاء ينافقون لأسيادهم فيزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل ولا مرؤة والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة كبار الموظفين عند الوزراء وهؤلاء يعلمون ان الشرط الاول من اجل يعلمون ان الشرط de la citation de Mohamed Souhour zimabidin OK puis le cheikh ولكن لو قلب الامر عليه قيل ما ذكرته من تعلق حكام البلاد العربيه ببوش ينطبق عليك لتعلقك بحاكم بريطانيا بلير ومن كان قبله الست انت واعوانك, وأعوانك وامثالك تعيشون تحت كنفهم وتستظلون ب Donc, c'est ça ce qu'il dit. Là, il a décrit, il a parlé des, des, des, des, des, des différents degrés, hein, des différents niveaux dans, je veux le, les pouvoirs, des, et il met, il met le bouche en haut en haut, après il met les dirigeants des pays arabes, et il les décrit comme disant qu'il croit que le bien et le mal vient de lui, de bouche et qu'ils font le hadj vers lui et ils lui offrent des sacrifices, etc. Il essaie de décrire euh, quest ce que ces dirigeants font pour euh, le président américain comme étant une, des formes d'adoration et, et il compare ça avec qu ce que les. En fait, qu'est-ce que les et qu'est-ce que les Durhals, qu'est-ce qu'ils font dans les pays euh, musulmans auprès des tombes, pour les, pour les saints, etc., les haoulias. Lui, il ne parle pas de, il ne parle jamais de ça parce que, pour lui, c'est pas important. Pour lui, qu'est-ce qui compte seulement, c'est la politique. Et de faire takfir, et de faire khuruj. Donc, il se concentre juste sur les questions politiques. Il sait très bien qu'il n'y a aucun dirigeant musulman qui fait le hajj, à, au pays, musul... au pays de, américain, ou bien offrir des sacrifices pour euh, le président américain. Mais, il fait des, des Des, des, euh, des illustrations comme ça pour essayer de convaincre les gens de son point de vue, puis aussi pour essayer de tromper les gens euh, à accepter ses idées. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il veut dire par toute cette illustration-là C'est que ce sont des coups pour lui, il dit les dirigeants, et qu'ils n'ont pas à être obéis ni écoutés. Et euh, le chef, il lui répond en disant ce que tu dis à propos des pays arabes et à propos de Bush, est-ce que ça ne s'applique pas justement à toi aussi, puisque tu as quitté le pays musulman, hein, un état islamique, pour aller vivre sous le dirige la dirigeance d'un gouvernement de, de Blair, hein, et pour aller vivre sous son gouvernement puis d'obéir à, à son système et ses lois, et de demander sa protection et de vivre sous ses, sous son, sous son, euh, ses ordres, etc. Exactement. Donc comment tu peux, comment tu peux critiquer déjà et que toi tu fais la même chose et pire encore Exactement. Après, il y a des soudmes, le volume 43, le numéro 43 de l'année 1415. وقال صاحبي ما رايك في هذا القول لو سلم ابناء عبد العزيز من البطانه العلمانيه التي تحيط بهم لما كانت الامور بهذا السوء قلت يا ابا ما ذكر الاسم هم اخبث من بطالتهم العلمانيه فلماذا يقع اختيارهم Wa wa duna thànhvah, wa inna inna donc il accuse il dit uh, il, il montre un sorte de dialogue entre lui et son ami il dit son ami lui a demandé la question qu'est-ce que tu penses de celui qui dit que si les fils d'Abdu'l-Aziz, on parle des dirigeants de l'Arabie Saoudite actuelle, s'ils connaissaient la réalité des, des gens qui sont leurs conseillers, que ce sont des laïcs, est-ce que tu ne crois pas que les choses seraient pas aussi mal, aussi mauvaises qu'elles sont Il répond, Mohamed Sourour en disant, il dit, eux, ces dirigeants-là sont plus mauvais que leurs conseillers qui sont laïcs pourquoi tu penses qu'ils choisissent toujours les mauvais et les laïcs et les hypocrites en dehors des autres Et puis c'est pour ça que je dis que les fils dabdul sont plus mauvais que leurs conseillers et que leur aqida c'est la même des deux côtés. Le Cheikh Abdul salam il répond, il dit فان من كان احدث من العلمانيين فهو اشد كفرا منهم وهو يريد ان, يؤل أن يؤلب الناس للخروج عليهم ولكن السؤال كيف خفي هذا الكفر على العلماء الكبار الذين بايعوا اولئك الحكام وسمعوا لهم واطاعوهم في غير معصيه الله وتنبه له هذا المبتدع Donc il dit, on, on sait tous que la, la laïcité c'est Kouf, et que les laïcs sont des Koufars. Donc si c'est ainsi, et que donc, ces dirigeants-là sont plus mauvais que, que les euh, laïcs, donc ils sont plus Koufars que les laïcs aussi, et donc il veut donc inciter les gens à se révolter et à prendre le, les armes contre eux. Contre eux, contre les dirigeants. Euh, mais il y a une question qu'on doit poser, c'est que comment ce coffre-là a été euh, épassé, il y est, euh, comment, comment il a été, disons, comment les ulama eux ne s'en sont, sont pas aperçus, et comment ils n'ont pas remarqué que ces dirigeants-là, soit disant étaient, étaient des Koufars Hein, alors que ces grands ulamas ont donné leur allégeance à ces dirigeants là et ils les ont, ils ont dit qu'on doit les écouter et les obéir dans tout ce qui n'est pas une désobéissance d'Allah. Donc il faut bien euh, remarquer ça. Et enfin, comment lui, cet égaré, ce Moukta qui, qui est allé se réfugier en, en Angleterre, comment lui il a trouvé ou il a euh, compris que, que ces choses là, ces gens là sont découvranes, alors que les grands ulamas, eux, ne l'ont pas vu. Donc ça veut dire qu'il se prend qu'il se prend pour un, plus grand que pour les que, que les ulama lui-même. Ensuite, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Puis de euh, toute façon, euh, Muhammad Sourour est connu comme étant une personne qui s'oppose souvent à la position des salaf. Dans plusieurs de ses positions, il fait le takfir. Et salam, il considère que euh, certains comme que certains qui font des grands péchés sont des kuffar. منهج الانبياء في الدعوه الى الله لان قومه لو استجابوا الى دعوته الى الايمان بالله وعدم الاشراك به لما كان لاستجابتهم له اي معنى اذا لم يقلعوا عن عاداتهم الخبيثه التي اجتمعوا عليها wij zijn degenen die het hebben gedaan. Het is niet de bedoeling dat we het doen. Het is de bedoeling dat we het niet doen. Het is de bedoeling dat we het niet doen. Het is de bedoeling dat we het niet de bedoeling dat we het niet doen. Het is de Et le peuple de l'autre. C'est-à-dire, s'ils n'auraient pas accepté d'abandonner ce péché-là, même s'ils avaient cru en la foi en Allah et de ne pas faire le shirk avec lui, il dit que ça n'aurait pas été euh, d'aucune aucun, utilité pour eux. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il déclare que la personne qui fait le péché est qu'un même s'il ne fait pas le shirk avec Allah. Ok, et puis dans d'autres citations de lui, pour ce peuple-là, peuple mais il parle en général aussi, c'est-à-dire que, que comme s'il c'est comme pour dire, si le peuple de là n'avait pas abandonné le péché qu'ils font, même s'ils ont accepté de croire en Allah et de ne pas faire le shirk, ils seraient quand même des kuffars ou des mushikim. hein Donc ça c'est la preuve que c'est que c'est une personne qui fait le takfir déjà parce qu'ils font des péchés. Il y a aussi euh, une autre citation dans laquelle il dit que les livres de Aqidah, hein, ils sont, ils disent que ce sont des livres euh, qui sont, euh, il y a des sèches qui sont pas euh, intéressants à lire parce qu'ils contiennent des, des nosous ou ahkam, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que c'est des livres qui contiennent des, euh, des règles et des textes du Coran et de la Sunna, donc. C'est pas c'est pas intéressant à lire. Donc c'est un exemple. Puis, il y a un autre livre aussi que j'ai trouvé, Waqafat ma'a kandhim al-Ikhwan al-Muslimin, c'est écrit par Abu Abdullah, Abdul Wahab ibn Ali al-Hajouri, et euh, c'est l'introduction du Sheikh Yahya, Ali al-Hajouri, et dans ce livre-là, il a montré les ressemblances qui existent entre le, wa, salam wa Allah entre le mouvement des Ikhwan al-Muslimin et les Juifs et les Chrétiens. Pour montrer toutes les ressemblances qui existent entre ce groupe-là et le groupe des juifs et des chrétiens, dans plusieurs points. Et euh, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on va en parler la semaine prochaine. On va terminer, on va conclure la semaine prochaine, Inch'Allah, Tout ce qui a rapport avec ce groupe-là, euh, puis avec ce groupe-là. Puis, euh, je pense qu'après ça, ça va être fini pour. Ça va conclure notre danse. Voilà, ça a été ici, Charles. لكن رب حولك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليها